بسم الله الرحمن الرحيم هذا اخذناه في درس نادي باب الدائر بالسهل لله باب الثاني لا يسأل إلا لا يسأل بالله الى الجنه لا يسألو لي وجه الله و الصحيح فعلى ماذا يحمل الحديث؟ نلح ها؟ الحديث على ماذا يحمل؟ يعني كيف؟ كيف يشوف حمل الحديث ولو يعني كان ضعيفا؟ على ياسمين اصلا بعد عشان دي الاخيره دي سقط في يعني ال يعني... يعني... يعني... يعني... يعني... هذا الحكم يحمل على انه لا يسال بوجه الله الا الامور التي تؤدي الى الجنه هذا لا يسأل بوجه الله الا الشاء تتعلق بالدنيا ولا شاء لا تنفع واللهف الحديث ضعيف تنوص اليوم سنخوض بابا جديد وبقول الله تعالى عفوا ما جاء في لو قل الله تعالى ثم انزل عليكم من بعد الغم امنته نعسا يا حاشا طائفه منكم وطائفتكم منك اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك ويقولون لولا كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا كلكم كنتم في بيوتكم رب الرس الذي كتب عليه من قتل الى مضاجعهم ولم تدري الله ما في صدورهم وما حص ما في قلوبهم وما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ensuite Allah fait descendre sur vous après l'angoisse une quiétude paisibilité et un sommeil qui a pris un groupe d'entre vous et un autre groupe d'entre vous lui était soucieux de son propre intérêt et il pensait dans Allah des pensées qui ne conviennent pas des pensées dignes de la jahiliya il disait si seulement nous avions non affaire une part dit l'affaire toute entière est pour Allah et il cache en eux ce qui ne font pas apparaître Et ils disent, si nous avions une part dans l'affaire, nous n'aurions pas été tués ici. Il dit, même si vous étiez dans vos maisons, seraient sortis ceux sur qui la mort était écrite, vers le lieu de leur mort. Vers le lieu de leur mort. Afin qu'Allah éprouve ce qu'il y a dans vos poitrines, et qu'il purifie ce qu'il y a dans vos cœurs, et qu'Allah... et parfaitement connaisseur ceux qui tiennent ceux qui tiennent les poitrine. Mais le shayd yu aya ah, wa qawluhu "Làوكان لهنا من الامر شيءٌ ما كنت نه هنا." Si nous avions une une part dans l'affaire, nous n'y aurions pas été nous n'aurions pas été tués ici. Et là Allah leur a répondu dans le sens que même si vous étiez dans vos maisons, ceux pour qui la mort était écrite, seraient sortis pour se rendre au lieu de leur mort. Quoi qu'ils aient fait. Donc là, le casque de ce qui est, c'est, « L'eau, l'eau, l'aise, il y a qu'une, il y a l'aïtirad, il y a l'aïtirad, l'aïtirad, l'eau, c'est un harf, c'est un harf, l'imtina. » C'est un, un orphway en français avec le conditionnel. Exemple si tu étais resté chez toi, il ne se serait pas arrivé telle chose. Par exemple, quand on a dit ça en français, tous sont traduits par si, mais aussi. En arabe, il y a différents si. Il y a si qui est sorti par in. Wa 'allaahi fa tawakkalou in kuntum mu'mineen is'alahu wa dul passourta confiance si vous êtes croyants. Tayeb. Inta surrullah yansurukum si wazkura Allah yuskurakum. Là c'est un peu charte. Arf chart. Ça veut dire si tu fais telle chose, il se passera telle chose. On a si qui est en arabe par idha. Tu comme par exemple idha Si tu de la la maison, alors prends-moi du du pain à la boulangerie. Et là, on a parlé qui est அல ஜ premier exemple. C'est un حرف qui veut dire que lorsque ce law est présent si on donne à un, un verbe négatif après sa réponse sera un verbe affirmatif. Ça va être cool. Law ou lam tafhal hada. مثلا Ah, donc on dirait plutôt C'est la chose que là où euh comment dirais-je la chose que là où tu l'emportes pour une chose qui s'est pas arrivée, c'est que ça allait arriver. Et si tu l'emportes pour une chose qui est arrivée, ta réponse, ça ne serait pas arrivé. Comme je l'ai dit par exemple, si tu étais sorti, il ne serait pas eu cette chose. Ça veut dire quoi Là si tu n'étais pas sorti, à ah ben, ça allait avoir ça allait être chose. Et tu donnes le contraire de C'est la raison pour laquelle tu as cité ce, le law, contrairement à Iza et In, c'est pour ça que ça s'appelle Harf Imtina, c'est-à-dire ce law, sa présence, vu de ta phrase, que ce que tu affirmes par ce law, c'est en fait, tu ne veux pas que ce soit arrivé. Ou le contraire, si elle met, tu ne veux pas que ce soit arrivé, c'est que c'est arrivé. Vous avez compris la prépare Là on va revenir, t'arrives. il a la tradition du law si a des ayas fi hada al bab wa law stoumi la law li al i'tirad ala al qada wa contestine chose du qada al i'tirad wa contestine chose du qada comme là dans le verset quand ils ont dit si nous avons une part dans l'affaire nous n'avons pas été tués en sens qu'est-ce que tu en pense ويقول في شرح الكلمات امانه اي الامانه الامن بمعنى واحد ووزيد الخوف امانه ناص سنس دو سيكوريتي طائفه منكم الطائفه اللفظ يطلق على المفرد وعلى الجماعه والمراد بطائفه الاولى هم المؤمنون الذين خرجوا للقتال تربا للاجر والمراد بطائفه الثانيه هم معتب ابنو خشير وصحبه الذين خرجوا من اجل الغنيمه لا طائفه c'est un groupe et taifa c'est un mot qu'on peut employer pour une personne ou pour un groupe de personnes et là quand il dit ya taifa minkum il regroupe un groupe d'entre vous la première taifa si tu es dans le verset pour um les mouminoun ceux qui sont sortis pour le combat sincère et pour avoir la récompense du combat et l'autre voilà toi et fond quand ahamat hom enfusuhum en foussouhum yatro group qui se succèdent eux-mêmes c'est-à-dire d'avoir la renima c'était d'autres personnes qui eux sortaient que pour avoir du butin de guerre la vie c'est pas la akhirah en ahamat fait, hom enfusuhum ay hamalathum ala alham ya'afat al-huqum baynou pensaient que eux-mêmes dhann al-jahiliya al-murad bi dhann al-jahiliya wa dhannhom ان امر النبي صلى الله عليه وسلم باطل وانه لم ينصر انهم لن ينصر دونك leur mauvaise pensée de la jahiliya c'est de penser que l'ordre du nabiy صلى الله عليه وسلم de sortir pour le combat était nul et qu'il ne sera pas sauvé vous ne possédez pas de mal de allah qui allame pas ce prophète wa li yabtali allahu ma fi sudurikum ay limtahina mafsud lakum min al ikhlas donc allah éprouve votre sincérité يقرؤ في الشرح الاجمالي يذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بنعمته عليهم حيث انزل عليهم النعاس أن بعض الهم والغم وذلك ليريح افكارهم ليريح افكارهم وجديد نشاطهم Donc Allah veut préciser la forme que ils sont les moumins après le combat qu'ils ont mené je crois que c'est à wuhud qu'Allah a fait descendre sur eux le sommeil car ils ont connu une grande angoisse, une grande tristesse malgré cela ils ont pu trouver le sommeil à ce moment-là tu ne dors pas afin de pouvoir justement apaiser leur angoisse ils sont endormis et pouvoir les rendre actifs par la suite somme yurberoum anna ma'ahum ta'ifatan ukhara la yushadekuhum al-imane وإنما قد اهمهم امر حياتهم الى لو اني ا Informé qu'il y avait avec eux un autre groupe qui eux n'étaient pas intéressés par la foi ou autre mais qui ne pensaient qu'à eux-mêmes. لذا فإنهم يستفهمون يستفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم ان النصر استفهم جهود واستبعاد لكن الله سبحانه وتعالى يبين لهم ان الامر ليس لنبيه وانما هو له ينسر من يشاء. Other group qui eux a comme on a dit n'avait pas la foi ne pensait qu'à au butin c'est pour cela que ils ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wasallam à propos du secours mais une interrogation donc il voulait pas une réponse mais c'était juste pour dire en fait il y aura pas de aucun secours et Allah va dire non on a, a formé qu'en fait le secours cette chose ne revient pas au Nabi ça revient à lui et secours qu'il veut wa akhiran yakshifu نفاقهم مخبرون انهم لم يسكو بوعد الله ورسوله واستدلين على ذلك بقتلهم في غزوه احد لكن الله سبحانه وتعالى يؤكد ان كل ما جرى حاصل بقضائه وقدره وذلك امتحانا لإخلاصهم واظهارا لحقيقتهم اي ان en فات fait, ils n'ont pas eu confiance à la promesse d'Allah de secours car ils ont pris comme argument les morts qu'il y a eu à Uhud. Pour eux, s'il y a eu des morts, il faut se dire, dire « Oui, il y a eu des morts, c'est vrai qu'il n'y a pas de secours. » Cependant, tout ce qui s'est passé comme mort à Uhud, c'est juste que Allah avait prédestiné, à la base. Et cela également pour, pour différentes raisons. Parmi les, il y avait que certains avaient des obis, comme vous le savez. Et autres, également pour justement éprouver la société des, et faire apparaître des gens. Alors un peu comme lorsque Allah a voulu demander aux malaïka à ne s'incliner à Adam. C'était quoi son but Faites-lui àbbu ma ta'lamun. Vous savez que Iblis au milieu pour leur montrer qu'avait Iblis qui si c'est en réalité. Tous sont restés là pour lui. Mais que Iblis n'était pas un malaïka. Mais il était avec eux et l'ordre le concernait. Et Allah savait ça, il a voulu montrer aux anges. Alors enfin, ils ont commencé à douter. Attends, je lis au fi'a ma yufsidu fiha. Je suis coup de dième, tu mets sur la terre ce qui met le désordre, qu'il faut que les gens, tu vois. Ce mot après qalahum inni alamu wa la ta'lamun. Pour leur montrer que Iblis, il est là et justement Iblis est pire que l'extrême. Donc après des fois les mouminoun n'arrivent des choses et cela fait apparaître l'arrêt de certaines personnes qui t'a vécu. En fait, tu as une épreuve ou ça, que tu saches qui est à côté de toi. Qui est à côté de toi Comme il va dire l'auteur, « An al-shadda'i tu virou al-haqa'iq » Ils sont dans les difficultés que les réalités apparaissent. C'est tout ça que tu as à faire. Tes amis, tu les reconnais dans ce moment-là. A Salan. Les vrais croyants, tu les reconnais dans ce moment-là. Dans l'épreuve. Tout ce sais qui était sincère, qui était fiable et qui était ferme. Même ton épouse, comme on le disait au jour, quand tout va bien, elle est là. Quand ça va pas, c'est là que tu vois si elle est avec toi ou pas. Quand tu as de l'argent, quand tu as de la santé, quand tu as le confort... Alors c'est facile de dire, mon mari, je l'aime, etc. Quand tu es éprouvé, c'est là qu'on voit comment tu te comportes avec lui. Comme c'est le cas de Ayub, sallam, qui était éprouvé, et celle-ci s'est resté avec lui. Tous les autres l'ont abandonné. Donc à ce moment-là, tu sais qui est avec toi. Et les Sahabas n'ont jamais abandonné le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont toujours été autour de lui. Donc là, leur ikhlas, là, il a été mis en bas. Alors qu'ils m'ont retourné l'anglaise. يقول الفوائد ان الخير والشر مقدر من الله عز وجل دونك لو بيان لو مال سونزيز بار الله ثانيا ان الشدائد تظهر الحقائق كل دييفيكولتي فوا بارير لي رياليتي كما نقول سو بي دو مير اون فوا لو او بي دو مير اون فوا لو ماسون الفتنه هي لا بوغ فير سورتير سكي يا ان تو او كون فووا سكي تي فيريدي كوا با سا ايسون هي ديارتيرور دال قودور من علامات النفاق الاعتقادي postestel le destors cela fait partie des signes du univerk akbar ce qui sont pour ça rabian al asbab la tman' al aqdar ikimam tfa ces causes ce n'empêche pas que la predestiner également ça que li atimad al asbab ala chic askhar tu dis causes tu dis j'ai fait ça ça ça ça ça tu normalement faut pas me habiter quelque chose là tu as fait les causes après tu dis je suis pas taillé tu as fait les causes pour justement j'ai fait les causes après quand ça arrive comme je dirais c'est j'ai tout fait Ça m'en Allah il a qu'a donner. Je peux rien faire. D'accord. Quelqu'un a dit que ferait mon voyage. Mais ça là, j'ai regardé la météo, j'ai fait le plan, j'ai surveillé la pression des pneus, l'huile des freins, j'ai mis la ceinture de sécurité, j'ai tout fait et en route, il s'est passé une chose qui a amené un accident quoi. Il dit, j'ai bien dormi la nuit, j'ai pris du carroi, j'étais bien, tout ça, tu vois, j'allais pas vite, j'ai roulé deux jours. Alors là, la Kadok, ça devait t'arriver. Là, l'Omalik, tu vois, ça devait t'arriver. Contrairement à celui, Masalen, qui va rien faire, aucune cause, il va partir, il lui arrive la même chose. C'est-à-dire, quand tu es un chef de l'arme, mais tu n'as pas fait les causes, toi, à la base, pour protéger. Tu es parti avec des plaquettes de freins usés, il n'y a plus toute la nuit, tu as fait une nuit blanche, à... avec caza et caza tu as rien fait pour pouvoir également faire l'échoce pour que éviter cela. Tu vois donc c'est personnel, on ne prend pas de responsabilité. On le dira. On le dira. Mais c'est vrai que c'est quand dans ma shafa la colle. Mais ça en quoi si on dit tout quand dans ma shafa dans toute situation, ben elle meurt prier, c'est plus meurt prier, tu vois. Il va tirer, ben tu dis quand dans ma shafa là. Comme cet homme qui a dit Omar, c'est là quand que je devais voler. Alors moi je lui ai dit ben ça là, la quand que je suis trouvé la main. on va pas les prendre ça comme excuse. Au nom de la ayah le bab حيث دلت الايات على تحريم الاعتراض على القدر. subversive monter est venu pour montrer qu'il n'est pas permis de contester le qadar. Donc c'est à ce moment-là que law on l'utilise pas. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a dit mes salades Euh, ici comme exemple de la voiture, ya khim istavis, changer les phares, tu as fait ça ça ça se réparer étudiant, dis pas ce pareil. Il ne faut pas savoir. Il t'aura fait des causes pour éviter, on va dire, toute, dans le dossier, toute responsabilité. Est-ce qu'on peut dire que ça ne serait pas arrivé On ne peut pas dire que ça ne serait pas arrivé. Parce que là, ça revient à quoi À faire un hertema dans l'asvab. Ça, c'est des chers asra. Ou on t'a dit à sa femme, je ne vais pas parler avec toi, je vais payer un enfant comme ça. Je lui dis là, je ne peux pas savoir. Tu aurais même pu avoir la pupieuse alors que tu es prouvé avec un enfant qui est turbulent, qui est intenable. C'est vrai qu'elle a mais l'imani là ça part de la responsabilité n'ham munasabat al-aya al-tawhid haythu dalalat al-aya tu ala wujub al-istislam liqada wa al-qadar li-dhalika min kamal al-tawhid professor verset démontre l'obligation de se soumettre totalement au qadar wa al-qada ka salah fi partie de la perfesse al-tawhid man yadhkuruna bil farq bayna al-qada wa al-qadar al-qada wa al-qadar خش نعم هذا توضيح هم القدر كما ذكرته والذي كنت بالك والقضاء والواقع سي سي سي سي سي هب ان القدر سي comme on disait avant القضاء ce qui arrivait مع ان كليهما يتبعه واحد القدر والقضاء el qada' el qadar نسيت لي deux on dit el qadar ce qui doit arriver el qadar ce qui est arrivé en el qada' el qadar la le اول دي من الثاني el qadar yeadī li el qada' el qada' ma yati li el qadar ala bas de deux c'est un leur différencier pour dire ce qui est prévu et ce qui arrive ou mon ça arrive nta ala يَقُلْ قَرُواْ تَعْلَى أَلَّذِينَ قَلُواْ لِيِخْوَانِهِمْ وَكَعَدُواْ لَوْ أَتَعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَدْرَوْا عَنْ أَنْفْسِيكُ الْمَورْتِينِ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Et ceux qui ont dit à leurs frères, et qu'ils n'ont pas assisté au combat, si vous avez obéi, ils n'auraient pas été tués. Dit, eh bien repoussez la mort de vous-même, si vous êtes véridiques. Donc là c'est pareil واقع للاعتراض على القدر يقول في شاحل كلمات قال لاخوانهم اي قال للمنافقون للمسلمين الصادقين وسمي المنافقون اخوانا للمسلمين لانهم وافقوا وافقوهم في ثرى الاسلام دونك لا الله عز وجل يبال دي المنافقين باسكو دي لاخوانهم صول مسلمون ما نوبدي قال كيفاه المنافقون صبيو قالوا مسلمين On dit parce qu'en fait ils ont fait apparaître l'islam, on apparaît. Donc les munafic, yutoboq عليه l'ahkam l'islam, l'zahir. Donc l'azhir c'est l'affaire. D'accord Mais dans l' le bâton, y'khoanouhum, man hum, l'kufar. Mais l'azhir y'khoanouhum, l'muslimune. Waqa'adu, ayy ka'adu an aljihad fi hizut uhud, wa hum Abdullah bin Ubaeyy, Donc la Karadou, c'est le fait qu'ils n'ont pas participé au combat. Et il s'agit des munafiqûn à leur tête, Abdullah ibn Oubayy. Si nous avions obéi, ils n'auront pas été tués. En parlant des croyants qui se sont faits tués au combat, ils ont dit que ces gens-là, ils n'avaient pas, pas été tués, c'est-à-dire qu'ils restaient avec nous lorsque l'on leur dit que tu n'auras pas de secours, ils n'auront pas été tués. فَدْرَوْ عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِيْكُ فَتْفَعُواْ عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتِ donc si vous êtes sincère alors repoussez la mort de vous-même si vous pensez que vous avez un contrôle sur la mort ou sur le cours des choses agissez par vous-même quoi qu'est-ce الشَّحْحَ الْجْمَعَلِي يُعْبِرُونَ اللَّهُ سُبْحَنَهَوَ تَعَالَى في هذه الآية أن جَرَا من المحاورة من المؤمنين والمناف جابن وقعدون الجهاد وشتموا بالمؤمنين الذين قتلوا في أح... في احد في الحزيمه التي سببها مخالفه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعموا ان مننا لو اخذوا بمشورتهم ومشورتهم بجلسوا في المدينه لسلموا ثم تحداهم الله سبحانه وتعالى بين ينجو انفسهم مِنَ الْمَوْتِ إِذَيْ حَلَّ بِهِمْ إِنْ كَنُوا صَدِقِينَ أَنَ الْحَذَرُ يُونْ دِي مِنَ الْقَدَرُ Donc là, Allah nous informe à propos de ce qui s'est passé comme dit. Discussion qu'il y a entre les croyants et les munafiqin, qu'on dit à des croyants, regarde, si vous n'avez obéi, un tel, un tel, un tel n'a pas été tué. Et ça, c'est Cette mort qui a eu lieu, comme on l'expliquait dans Uhud, lorsqu'il y a eu une moukha'lafa du amr du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux archers de ne pas manger de leur poste, c'est ça ce qu'ils leur disent. Ils ont cru que la victoire était pour les muslims, ils ont vu le butin, ils sont descendus de, de, de, de leur poste. Et de là, Khalid ibn alayhi, il a fait le tour. Quand il a vu qu'il avait quitté leur poste, il s'est fait par derrière. Non. Et là, ils ont dit aux gens, vous voyez, si vous aviez écouté, lorsqu'on avait dit de ne pas partir là-bas, Eh bien, ils n'auront pas été tués. Donc, ils ne m'ont fait connu par là comme ça. Donc, Allah les a défiés, justement, de sauver la propre personne de la mort, s'ils sont sincères. Si pour eux, le fait d'avertir, d'un mal, réel ou pas, que cela présente le destin. Est-ce que cela va te sauver du destin ah, Sauve-toi, euh, de la mort, le jour, elle viendra. Arrive à te secourir, toi-même. Tu ne pourras pas. Si la mort a été écrite, vous voyez ainemat تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بيوت او في ابراج مشيده وكو سيلالمو ستنتظر حتى اذا كنتوا في دور reinforced o que soit la mort a venir et quand la mort arrive elle elle aصل انها لا تغبر ها لا موت لا نورتي با ان جينيرال avant de frapper elle vient soudainement quand tu as des gens malades des fois ils ont des maladies c'est ça qui vont mourir ou c'est dire avec des rêves déjà qu'on fait des rêves Comme c'est le, le cas de Ozaïfa. Tu sais, c'est Ozaïfa ou... Ozaïfa ou Djahabir Non, c'est Djahabir, le père de Djahabir, qui est vu dans la rêve, il a dit « Je pense que demain, le premier qui sera tué, ce sera moi. » Ah, c'est Djahabir, le père de Djahabir. Non, c'est pas Ozaïfa, c'est Djahabir. Et là, il a fait le rossier à son fils de prendre soin de ses filles. C'est plein, plein de petites soeurs. Donc ça arrive. Mais ça, c'est... déception en général la mort quand ta veuf tu t'attends pas. Y a quoi les فوائد مشروعيه الجهاد في سبيل الله. Ce qui montre que le jihad est chose faisant de la religion de la religion. Ça n'y en a rien contre les منافقين aux musulmans, le danger des منافقين sur les musulmans. Salisad al-hazer la yundi naqdar que la prudence et autres ne de de ne se feront pas échapper au, au destin. مناثبات الآية للباب حيثو دلت الآية على التحليم والاحتراض على القدر باعي سبع سيديد قلت لا يستطيع أن يمكن التحليم والاحتراض على القدر سكي اعجبه اعجبه دبا عجبه مناثبات الآية للتوحيد حيثو دلت الآية تولى وجوب الاسلام لقدر والقدر لأن ذلك من كمان التوحيد نفس المناسبة يقول وفي الصحيح عن نبيه هريرة راديرا عنهم <سؤال> أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إحْلِلْ سَلَمَا يَنْفِعُكُ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزُ وَإِنَ صَبَكَ شَيْءٌ فَلَا تَكُلْ لو أنني فعلتوا كذا لكان كذا وكذا ولكن كل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان النابی صلى الله عليه وسلم لدي أبو هريرة il a dit qu'on s'offre toi c'est ce qui te profite دیکھر اس کے سنفر c'est ce que تا فعل Et on cherche de l'aide au point d'Allah. Et ne baisse pas les bras. Va de l'avant dans le sens. Et si une chose est atteinte, ne dis pas si j'avais fait telle chose, il serait passé telle chose. C'est pour ça qu'on dit que ce que Allah prédestinait, ce qu'il veut. Ça arrive en fait. Car le fait de dire si, dans le sens de l'eau, s'ouvre une porte à Shaitan, aux œuvres de Shaitan. يقول احلس لما ينفعك الحرص وبذر الجود واستفراء الوسط هاصل وقف هنا دونك لا احلس لما ينفعك اللي فات de se soucier de se consacrer totalement à une chose احلس لهذا وكذا سجع focus sur la chose focus sur dessus والمراد بما ينفع هنا كل ما ينفع الانسان في امر دينه ودنياه ce qui te profite, il faut non pas religion, on attend dunia. Et donne-le, à donner dans le halal bien sûr. Wa sta'n billah etloub al-i'ana fi jami' umurika min Allah, la min ghayrih. Tout ce que tu entreprends, recherchez l'aide auprès d'Allah. Et pauvre des gens. À que t'en fais compagnon. Wala ta'ajuzan. Est-ce l'utilisation du refus et l'effort ce qui te profite de ton affaire de religion et de ton monde Où est-ce que ça va cacher Si en فاتك ما لم قديره لك. C'est ainsi par exemple, une chose que tu, que tu voulais avoir, que tu n'as pas eu ou chose tu voulais éviter qu'il t'arrive. Ça te fait pas destiné. Encore on ne dit pas, ma salon, comme on dit, il tourne à droite. Salon. Euh, on se fait pas faire par la voiture. On a tourné à gauche. Tu sais pas. D'accord Tu sais pas. فإن اللؤ تفتح عمل الشيطان اي ان لو تدفع قائلا ها الى اللوم والسخط والجزع واذي بنعمل الشيطان قال اللؤ لا كنت ديسي تتمنا quoi au reproche et a la colère la contestation وذاتهم الاشياء اللي سندفعوا من الشيطان يقول الشاح الجمالي لما كان الاسلام يدعو الى عمران الكون واصلاح المجتمع امر رسول الله عليه الصلاه والسلام كل مسلم بالعمل الجاد والتحصيل مستعينا لتحقيق ذلك بالله عز وجل مش تنبان العجز ومواطنه وان لا يفتح على نفسه باب اللوم والندم واذا فاته المطلوب لنذلك يجرّه الى السخط والجزا ومنما يفوض امره الى الله ويعلل نفسه بالقضاء والقدر اضطر يكون للشيطان عليه سبيلا فيستفزه ويزعزع ايمانه بالله عز وجل بقضائه وقدره لا اني نكسبك منجع فابو لو استمعنا ادي رغريت لو رغريت سي شيء كي فالابل lors d'une erreur un péché tu regrettes avoir fait péché Pourquoi Qu'as-tu t'en veux D'accord Qu'as-tu t'a coûté quoi D'avoir encouru la Qur'a d'Allah et autres. Mais en réalité, il n'y a pas de recréable à avoir. Car celui qui va de l'avant, il prend le son de ses erreurs et s'améliore justement. Il s'améliore. Des gens ont commis des péchés. Vous <coughs> faites au bar. Et à l'avenir, par ces péchés commis, ils ont pris une expérience. qui leur a, a permis d'éviter des plus grands mots par la suite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de regrets vraiment à avoir. Tu peux regretter d'avoir faibli devant la Marcia et autres. Mais ce qui t'est arrivé, il n'y a pas de regrets à avoir. À partir du moment où tu as pris Ibrah. Tu as pris Ibrah. Alors celui qui n'a pas pris Ibrah, celui-là, il a la phrase. Tu as pris leçon de ce qui t'est arrivé. Hein? Quand il y a Asar, comme quand il y a Ibn Qayyim dans les gens, il y a le Jannah, بذنب ارتكبه لكن كيف ارتكب ذنبا وخاف من ذنبه وكل حياته فكر في هذا الذنب وتاب واستغفر الله حتى دخل الجنه بسبب هذه الاستغفاره هذه التوبه c'est pas le péché qu'il a commis que il a demandé à pardon il a des bonnes œuvres pour rattraper cette erreur au point qu'il arrive à entrer au jannah c'est pas le péché qu'il a fait entrer au jannah là c'est sa toba Et tellement le péché qu'il a fait, il en a eu peur, qu'il était sincère, qu'il voulait vraiment qu'Allah lui efface. C'est ça, des gens, ils te disent, ah, euh, des falses affaires, euh, vraiment, c'est du, du karim fa'arir. Tu vois, un péché qui approche d'Allah est meilleur qu'une obéissance qui s'en éloigne. Il n'y a pas de péché qui approche d'Allah, ce n'est pas vrai, n'existe pas. Allah n'aime pas les péchés. Et une obéissance qui éloigne d'Allah, ça n'existe pas, à part une obéissance qui est basée sur du riyah. Mais s'il y a du riyah, ce n'est plus une obéissance. Et si un ami t'as fait un péché, t'as fait les taux boss, ben c'est plus un péché. Donc ce genre de calme, ça sert à rien du tout. Parce que c'est des gens qui veulent justifier leur maracille. Ils se prendent... Et pouvoir, on va dire, euh, avoir du, du, des polémiques avec des gens qui, en apparence, sont meilleurs qu'eux. Par exemple, une femme non voilée, on va dire, c'est une femme qui est voilée. Oui, mais moi, je préfère ne pas avoir de voile et être... véridique, il n'y a qu'à lâcher. Ce de... n'est pas véridique, il met ton voile. C'est-à-dire des qualités, garde-les et rajoute le voile. Et l'autre, elle a son voile, elle ne l'enlève pas et on s'enlève sur ses erreurs. On n'échange pas, on n'enlève pas un péché pour avoir une qualité. Non. Ta qualité, tu la gardes et ton péché, tu fais ton rebas. Donc elle a dit, ouais, moi je ne mets pas le voile mais je fais ça, ça, ça. Je continue à faire ça et mets ton voile. Hakaza. On te dit moi j'ai pas de barre mais je fais je fais. Tu continues ce que tu fais comme bien et laisse ta barre bon puis. C'est que du meilleur, c'est que du bien pour toi. Pourquoi tu te rases, tu me dis Si tu as ce c'est qu'elle est en toi, pourquoi tu te rases C'était des défauts. Non, qu'on passe des défauts là, reste bien. Aman, je fais pas ça mais à côté je fais ça, je suis là. Adam, ne parle pas de Kalam. Continue à faire ton bien et ton mal, corrige-le autant que tu peux. Et si tu commences à faire du mal, fais ta toba sincèrement. Hakaza. Allah accepte la toba. N'am. يقول الفوائد الاهب بالاسباب لا ينافي التوكل قاموا لجباوا ثانيا الانسان مخير لا مسير الانسان الى ليبر ابتر انه مش كما يقول الجبريه kontra comme, comme mayonnaise qui subit il subit pas l'insane l'insane choisit quand tu fais chose il y a le choix quand il y a une differe entre subir et choisir comme la charsemine quelqu'un qui saute ceux qui sautent Le saut qu'il a fait, il y a réfléchi avant, il a fait une propulsion sur le mollet aussi cuisse, il a sauté il l'a voulu. Quelqu'un qui tombe. Est-ce qu'il a voulu Il a pas voulu. Ça c'est malgré lui. Et ben il dit l'une scène en service c'est pareil. C'est choix que tu fais, tu sais qu'il a fait un choix. Tu dis pas j'ai subi, tu as pas subi. Tu as fait un choix. Ça c'est en toi de choisir. Tu as une droite, gauche. Tu as pris la gauche, tu as choisi. D'accord Maintenant tu dans le noir, tu as pas vu, tu as marché comme ça, c'est autre chose, tu vois. Dis qu'on parlera, la... peut-être qu qu'il y a un choix. Tu as vu la droite ou tu as vu la gauche Tu dis vas-je là à droite. Tu as choisi, tu as pas subi. Quoi, à Qadar Les gens ne se disent pas que c'est comme ça donc les koufa ne sont pas décris par le Qadar. Les rassa ne se soumettent pas par le Qadar. Il y a pas d'excuse par le Qadar. Tout le monde a le choix, il sait quoi faire chaque d'une chose. Il dit Al-'aj yanafi al-isti'ana billah. Refut da bodoni. Autre cela s'oppose à al-isti'ana. رابعا تحريم الاستعانه غير الله فيما لك جل <muchas> وعلي لله qu'il n'est pas permis de faire de l'estiana pour que Allah pour que seul Allah peut seul ce que Allah peut accomplir خامسا الاسلام يحث على العمل والانتاج عفوا الاسلام justement incite à œuvrer et à en avoir des résultats après les résultats comme on dit c'est au but mais ce n'est pas ton ton travail c'est Allah qui donne le résultat سادسا تحليم الاعتراض على القضاء والقدر لله تعالى كي لا يPermet de contester le qadar سابعا ان الخير والشر مقدر من الله ثامنا اثبات المشيه المشيه لله على الوجه لكم بجلاله المشيه بصفه الله لبرونته الله تاسعا اثبات الفعل لله que Allah accomplit عاشرا الايمان بالقدر دواء القلب et justement la croix à la fois au destin cela est une guérison pour les cœurs ça évite bien des justement des laou et là vous savez une chose laou n'est blâmable quand dans le cas de contestation du coder sans quoi laou est employable en Saint-Charles laou a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a L'année a racheté. Si j'avais su que tu es venu, je serais parti. Pourquoi Pour te dire que je t'aurais accueilli. Là, c'est ce pas le destin. Et si dit, j'ai raté une occasion de faire un haï, mais à l'avenir si un mec tu reviens, dis-le moi comme ça je t'accueille. Par exemple. Ou alors des fois, on les choses liées au destin, mais qui est connu. Comme Allah, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans son euh mirage, qu'Allah اخيرت بين انائين في احدهما لبن والاخر خمر فارسل اللبن فقيل له لو خسر الخمر لعوت امتك لقد احصرت الفطره ولو خسرت الخمر لعوت امتك الذي aposé deux récipients l'un en contenait de l'alcool et l'autre du lait choisis le lait il m'était dit choisis la nature saine si tu avais pris l'alcool ta communauté serait gârée restain l'eau bil ma'rifa فهمت سنوب المعالي فشيء فيش شاء الله مش خايف يتلشوز قال لان المخبر يعني ماء من الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي ابي طالب قالوا في دحداح من النار ولو لا شفاعتي لكنا في الدخل اسفل من النار يعني انتيروجي بوغ فو سونك قال لي الى او دي فول بيو مو با دو فو ويسيس ناري با ايتي لو لا ما نو تافسيون الهو تو نيفو لو بيو با دو فو qui sait ce qui lui aura arrivé à ce moment-là. Ah, c'est pas dire c'est du qada. C'est une forme d'une chose qui sera arrivée. Vous vous savez pas Moi je sais. Quand je sais Quand Allah m'en a informé. Mais des fois le law, c'est pas dans l'absolu qu'il a t'a dit. C'est dans l'absolu dans un quel moment il est il il était كان فيه اعتراض على القدر. C'est là que ça va t'aider. Je crois que tu ne sais pas et qu'il ça va rien. Il y a comme une occasion de parler du bain. عيثدل الحديث على التحذير من الاعتراض على القدر من رسوبه الحديث التوحيد حيث دل الحديث على وجوب استسلام الاستسلام للقضاء والقدر لان ذلك منكمل التوحيد وهذا الذي حضرنا اليوم عفوا في الى هنا والحمد لله رب العالمين